danse sur les larmes des dieux, les étoiles de la nuit ont entendu soupirer comme des frissons dans les entrailles de l'éternité. C'est un rêve qui se révèle et l'air me chante. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. I love you so. Les soleil Se réveiller dans les bras du ciel, dans l'océan de tes yeux, je vois un arc-en-ciel. Je me noie dans ton miel. Les, vents, les mamelles de l'univers allaitent le temps Et tu seras la mère de mes enfants Oui tu seras la mère de mes enfants Et tu seras la mère de mes enfants Le soleil s'est réveillé dans les bras du ciel. Le soleil s'est réveillé dans les bras du ciel. Le soleil s'est réveillé dans les ailes du ciel.